À ce problème, les uns répondaient que M. Grandet ne donnerait sa fille ni à l'un ni à l'autre. L'ancien tonnelier rongé d'ambition cherchait, disait-il, pour gendre quelque pair de France, à qui trois cent mille livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandets. D'autres répliquaient que M. et Mme des Grassins étaient nobles, puissamment riches, qu'Adolphe était un bien gentil cavalier et qu'à moins d'avoir un neveu du pape dans sa manche, une alliance si convenable devait satisfaire des gens de rien. Un homme que tous au mur avaient vu la dolloire en main et qui d'ailleurs avait porté le bonnet rouge. Les plus sensés faisaient observer que M. Cruchot de Bonfond avait ses entrées à toute heure au logis, tandis que son rival n'y était reçu que les dimanches. Ceux-ci soutenaient que Madame des Grassins, plus liée avec les femmes de la maison Grandet que les Cruchot, pouvait leur inculquer certaines idées qui la feraient tôt ou tard réussir. Cela répliquait que l'abbé Cruchot était l'homme le plus insinuant du monde et que, femme contre moine, la partie se trouvait égale. « Ils sont manche à manche », disait un bel esprit de Saumur. Plus instruits, les anciens du pays prétendaient que les grandets étaient trop avisés pour laisser sortir les biens de leur famille. Mlle Eugénie Grandet de Saumur serait mariée au fils de M. Grandet de Paris, riche marchand de vin en gros. À cela, les cruchotins et les Grassinistes répondaient « D'abord, les deux frères ne se sont pas vus deux fois depuis trente ans. Puis M. Grandet de Paris a de hautes prétentions pour son fils. Il est maire d'un arrondissement, député, colonel de la garde nationale, juge au tribunal de commerce. » Il renie les grandets de son mur et prétend s'allier à quelques familles ducales par la grâce de Napoléon. Que ne disait-on pas d'une héritière dont on parlait à vingt lieues à la ronde et jusque dans les voitures publiques d'Angers à Blois inclusivement Au commencement de 1818, les cruchotins remportèrent un avantage signalé sur les grassinistes. La terre de froid fond, remarquable par son parc Son admirable château, ses fermes, ses rivières, étangs, forêts, et valant trois millions, fut mis en vente par le jeune marquis de Froidfond, obligé de réaliser ses capitaux. Maître Cruchot, le président Cruchot, l'abbé Cruchot, aidés par leurs adhérents, surent empêcher la vente par petits lots. Le notaire conclut avec le jeune homme un marché d'or, en lui persuadant qu'il y aurait des poursuites sans nombre à diriger contre les adjudicataires avant de rentrer dans le prix des lots. Il valait mieux vendre à M. Grandet, homme solvable et capable d'ailleurs de payer la terre en argent comptant. Le beau marquisat de Froidfond fut alors convoyé vers les offages de M. Grandet, qui, au grand étonnement de saumur, le paya sous escompte après les formalités. Cette affaire eut du retentissement à Nantes et Orléans. M. Grandet alla voir son château par l'occasion d'une charrette qui y retournait. Après avoir jeté sur sa propriété le coup d'œil du maître, il revint à saumur, certain d'avoir placé ses fonds à cinq et saisi de la magnifique pensée d'arrondir le marquisat de Froidfond en y réunissant tous ses biens. Puis, pour remplir de nouveau son trésor presque vide, il décida de couper à blanc ses bois, ses forêts et d'exploiter les peupliers de ses prairies.